Bien entendu, c'est toujours les questions qui se rapportent au manhaj des Khawarij et la réputation de leur manhaj. Euh, on a commencé la semaine passée, on a parlé de ces khotob et de ces déviations dans la l'aqidah et on a mentionné plusieurs points la semaine passée, juste pour en mentionner quelques-uns quelques parmi les points qu'on a mentionnés parmi les déviations de Saïd Qutub, on a mentionné les exemples qu'il a parlé dans le Coran, en comparant le Coran à de la musique, on a parlé de Khalq al-Qur'an, quand il parle de, que le Coran est makhlouq, euh, comment il a parlé mal de Nabi Allah Moussa, comment il a insulté certains parmi les Sahaba comment également euh, il a défendu la croyance des Soufiyas de Wahdatul Wujud, dans son tafsir, comment il a fait le tafsir de Al-Istiwa, en disant que ça voulait dire Al-Haymana, comme les gens de Kalam. On a parlé aussi du fait qu'il a euh, dit qu'on ne doit pas accepter les Ahadif Ahad dans, dans le domaine de Al-Aqidah. On a mentionné aussi le fait qu'il fait le tafsir des sociétés musulmanes, et qu'il incite à la révolte et à la, à la, aux révolutions et aux coups d'État et des trucs de ce genre. Et donc, on était rendu à ce point-là. Et aujourd'hui, on va mentionner quelques points. Puis après, Inch'Allah on va euh, faire commencer comme j'avais dit que je j'avais pas trouvé de biographie de Saïd Krotok. Puis finalement, euh, j'ai trouvé euh, une petite biographie qui a été écrite par un des al-tulab al-ilm qui s'appelle Ali ibn Yahya al-Haddadi, et euh, ça s'appelle Sofahat al min Hayati Sayyid Qutb, puis c'est un, un petit résumé de, de sa vie qui, euh, qui est bien écrit, puis qui explique en même temps les positions de, de Ahl al sunnah vis vis-à-vis de, de sa vie. Donc, euh, On va, par un, on va commencer par mentionner les autres points qui restaient à mentionner. Le, le Cheikh Abdel Salam, al-Suhayni, il mentionne comme autre point parmi les, les erreurs ou les, les déviations de Sayyid Qutb dans l'Aqidah, il dit « "جعله khilaf fi qadiyyat al » C'est-à-dire que Sayyid Qutb, il ignorait qu qu'est-ce ça, ça, qu que, qu que ça signifie « La ilaha illallah » Zij de kutub ignorait, qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Parce que pour lui, le relapse qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mushrikines, c'était pas dans l'uluhia, mais c'était dans l'arububiya. Et donc, ça prouve qu'il a une ignorance totale de quest ce que signifie la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça veut pas dire, il n'y a pas de créateur excepté Allah. Parce que même les mushrikines, want de professeurs, ils comme Allah a dit, voilà, inza altahum man khalaka wal arba la Allah, voilà, inza altahum man khalaka la Allah. Donc, les mouchdikines, ils savaient Allah est le C'était pas ça le problème qu'ils avaient. Le problème, c'est qu'ils prenaient entre eux et Allah des wasa'it, et des entre eux et Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils les adoraient entre Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça le conflit, c'était dans l'Ulouhiya, et non pas dans al l'Arruboubiya. Toutefois, pour Sayyid Khotob, c'est le contraire. Et on va voir quest ce qu'il dit dans le Coran, dans le volume 4, à la page 1846, il dit dans le tafsir de Sourat Hud, «Fa qadiyatu l'Ulouhiya nam takun mahala khilaf, innama qadiyatu l'Uloubiya hiya alati kanat tuwajihuha ar risalat, wa hiya alati kanat tuwajihuha ar risalat, wa hiya alati kanat tuwajihuha ar risalat, wa hiya alati al-Risalat al-Akhira, ok Donc, ça ça nous montre, comme euh, il dit lui-même, il dit que le, la, la question de Al-Uluhiyya, ce pas là-dedans qu'il y avait un désaccord ou un problème. C'était uniquement dans la question de Al-Rububiyya. Al-Rububiyya, c'est quoi Al-Rububiyya, c'est-à-dire que Allah s'il te plaît, Al-Rab, al Al-Khaliq, Al-Raziq, le, le Créateur, celui qui donne le risque, la subsistance. Celui qui fait vivre, qui fait mourir, et celui qui, qui contrôle tout dans l'univers. Ça c'est Ar-Rububiya. Al-Uluhia, c'est l'adoration. Le fait qu'on ne doit pas donner à autre qu'Allah Allah t'a-la, ta aucune forme d'adoration. Que ce soit Al-Du'a, que ce soit Al-Dabh, que ce soit al, que ce soit, al, que, ce soit al que ce soit, euh, Al-Sujoud ou autre. Parmi les formes d'adoration, comme Al-Hub, al khawf Al-Raja, ou Al-Tawakkul, al ainsi que les autres formes d'adoration. Donc, Euh, c'est ça ce qu'il dit, lui. Il dit, le problème, c'était dans Ar-Rubbia Et c'est ça le problème qu'avaient eu tous les messages, et tous les messagers, et, et c'est ça qui, qui a, c'est ça, c'est à ce problème-là qu'a dû faire face le dernier des messages également, c'est-à-dire l'islam. Et ça, c'est totalement faux. Hein. Et le chef Abdel Salam, السحيمي ابن النداهه قال ان ثم ياتي احد المتاثرين به من ابناء هذه البلاد فيقول منكرا من القول وزورا منكرا من القول وزورا وهو وهو قوله انه لم يتكلم احد في معنى شهاده ان لا اله الا الله مثل السيد قطب او كلام النحو هذا من شيخ زي يافرتي qui était influencé qui disent des paroles vraiment fausses et laides et qui prétendent que personne n'a mieux parlé de la ilaha illallah que cet hrotob ou al-ikhsarast Allah. Et donc ça montre en fait que, parce que qu'est-ce qui est arrivé à propos de cet hrotob, c'est que il y a beaucoup de gens qui, ont, euh, qui lui ont donné une réputation, qui lui ont donné une réputation, qui, qui ont parlé de lui. Oh, euh, qui, ont, qui ont parlé de lui d'une façon qui a fait croire à beaucoup de gens que c'était quelqu'un qui était non seulement euh, euh, quelqu'un qui a parlé au sujet de l'islam puis qui a soi-disant défendu l'islam, mais ils ont fait de lui un imam parmi les imams. C'est pour ça que dans certains livres, des Ikhwan ou des Kutubi, ceux qui sont influencés par cette khutub, vous allez voir qu'ils vont mentionner par exemple parfois les paroles de certains grands ulama de la Ummah, comme Imam Ahmad, après ils vont mentionner, Ibn, Ibn Taymiyyah, après ils vont mentionner d'autres grands imams de l'Islam, puis après, ensuite, ensuite tu vas dire « Hey, Sayyid a dit. Ou, ou bien des fois ils vont dire « Chahide de l'Islam, le, le martyr de l'Islam » ou des choses de ce genre. Et comme on a déjà appris dans la l'Aqidaka, on n'a pas le droit de dire à propos de quelqu'un avec certitude qu'il est shahid qu'il est martyr. D'accord Ça c'est contraire à la harida de Ahl al sunnah al-Jama'a. Donc, c'est juste pour dire qu'on a, on a construit autour de lui toute cette idée, toute cette réputation, mais que dans la réalité, quand on regarde dans ses croyances et dans les propos qu'il a, qu a, qu a écrits lui-même dans ses livres, on voit que sa, ses positions sur les questions de harida étaient totalement opposées aux positions de l'Ahl-Sunnah D'accord, Et il a défendu plusieurs parmi les positions des gens de Dalal, parmi les sectes euh, de, de Dalal, dans, euh, parmi les groupes qui sont évidents, parmi les musulmans. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est un gros problème, parce que le Tawhid, c'est la base de l'islam. C'est le fondement de l'islam. Celui qui n'a pas compris le Tawhid, qu'est-ce qu'il a compris du reste de la religion Rien, parce que c'est la base de l'islam. دقه اقرأ في نظره يصوغه مزيجاً, مزيجا من من النفرانيه والشيوعيه قال في كتابه المعركه يقصي المعركه بين الرسماليه والاسلام في ليتر كومبليت ici il mentionne seulement la guerre لانه العقيده الوحيده الايجابيه الانسانيه التي تصور من المسي من المسيحيه والشلوعيه معا مزيجا كاملا يتضمن اهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذا الكلام فقال نقول له إن المسيحية دين مبدل مغير من جهة احبارهم ورهدانهم والشيوعية دين باطل لا أصل له في الأديان السماوية والدين الإسلامي دين من الله منزل من عنده لم يبدل ولله الحمد قال تعالى dus dat de de eerste. En als de islam moet dan is het de eerste de is het in het de is de is de croyance Euh, qui est positif pour l'humanité, qui est composé ou formé du christianisme et du communisme ensemble. C'est un mélange parfait de ces deux-là et elle comprend les buts les, ou les objectifs de ces deux voies en même temps. Et donc, il dit qu'elle a par contre euh, comme supplément ou comme, comme complément par-dessus ces deux, deux systèmes-là, ou ces deux religions-là, le fait qu'elle est mieux équilibrée, plus juste, c'est ça ce qu'il prétend. Et Ibn Edmund Fégin, quand on lui a posé la question à propos de cette citation-là, le christianisme est une religion qui a été déformée, qui a été changée par les rabbins et par les moines, par les prêtres et par les moines. Et le communisme, c'est une religion qui n'a aucun fondement parmi les, euh, les religions célestes. Et donc ce euh, c'est pas comparable avec l'Islam, parce que l'Islam c'est une religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a jamais été déformée par la grâce d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il a révélé le zikr et il dit et c'est nous qui allons le préserver. Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est chargé de préserver cette religion-là pour pas qu'elle soit déformée ou euh, distorsionnée. Et donc ça, rapporté, ce verset-là, c'est dans Surah Al-Hijr, verset 9. Après il dit, et celui qui dit que l'Islam est un mélange du, du christianisme et du communisme, alors soit qu'il est un ignorant, parce qu'il ne connaît pas l'Islam, ou bien c'est une personne qui a été trompée et éblouie par ce que suivent les euh, nations, les mécréants, parmi les, les chrétiens et les communistes. Et on peut trouver aussi cette citation-là de Cheikh Ibn Usaybin dans le livre Al-Awasim du Cheikh Rabi'a Ibn hadi Après, il dit Al-Qawlu bi El-Adiyane Le Cheikh, dit que Sayyid Qutub il appelait à la liberté de religion, ou la liberté de croyance. Il dit dans son livre Derasatun Islamiyah à la page 13 Sawa Akanat, Zawra على طاهوت التعصب الديني، وذلك من اعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى قال تعالى لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لقد تحطم طاهوت التعصب الديني لتحل محله السماح المطلقة bij de Islam is de vrijheid van religie een van de belangrijkste waarden. Het is een van de waarden die de Islam heeft. van de de van de Dans, son, dans sa forme ou dans sa, dans sa version la plus grande, dans le verset, là, il n'y a aucune contrainte dans la religion, la droiture a été clarifiée de l'égarement, le verset 256 dans Surah Al-Baqarah, et ensuite, il cite un autre verset, et si ton Seigneur aurait voulu, si ton Rab aurait voulu, tous les gens qui sont sur la terre auraient cru, hein, auraient tous cru. Est-ce que tu veux forcer les gens ou contraindre les gens pour jusqu'à ce qu'ils soient des croyants, ça c'est le verset 99 dans Sorat et donc il utilise ce verset-là pour dire, et donc on a détruit le, la tyrannie des, de, du fanatisme religieux pour le remplacer par la tolérance totale, et pour que la liberté de croyance et la liberté d'adoration soient euh, obligatoires obligatoire et euh, imposée euh, par les musulmans pour tous les gens qui ont une autre religion dans l'État musulman dans un pays musulman. Après, on Muhammad Ibn rahimahullah. Nasma wa kalimat al qui est إلى حرية الاعتقاد فما تعليقكم على ذلك فأجاب تعليقا على ذلك إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حرى لاعتقاد يعتقد ما شاء من الديان فإنه كافر لأن كل من اعتقد أن أحدا يصوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله مستتاب <muchemiddag> <luhu> fa euh, comme j'ai dit euh, à propos des paroles vient de mentionner à propos de, la liberté de croyance que a défendu Cheikh ibn Usaymin a répondu à ça en disant, euh, parce que quelqu'un On entend souvent parler et on lit souvent la parole ou l'idée de liberté de penser. Et euh, c'est une idée qu'on a le droit de croire en qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu que vous dites à ce sujet-là Le chère dit notre commentaire à ce sujet-là, c'est que celui qui permet à l'être humain ou à une personne d'être libre dans ses croyances, Qu'il croit à ce qu'il veut parmi les différentes religions, alors lui c'est un mécréant, c'est un kafir. Et il dit que toute personne, euh, qui croit que c'est permis à quelqu'un de prendre la religion qu'il veut autre que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir et il est obligatoire de le faire se repenser, c'est-à-dire de le demander de se repenser, de revenir à la foi, à l'islam, Si il se repeint, alhamdulillah, sinon, il est obligatoire qu'il soit exécuté selon la charia islamique. Et quand on dit qu'il soit exécuté, c'est-à-dire dans un pays musulman, hein, par le chef de l'état musulman qui va, euh, appliquer la peine islamique sur lui. D'accord? C'est pas, euh, quelqu'un qui décide de l'appliquer par lui-même, comme certains peuvent s'imaginer parfois. Par leur, à cause de leur ignorance de de, de l'islam, ils pensent qu'ils peuvent appliquer des peines euh, de, de punition dans, dans, de la charia sur les gens dans la société sans la permission du dirigeant, et ça c'est contraire à la, à la réalité. Et si vous retournez à, au livre de Fiqh, vous allez trouver des verdicts comme ça, c'est il y en a plusieurs de ce genre. Tout ça c'est pour faire comprendre que euh, y a Cette idée que quelqu'un est libre de croire en tout ce qu'il veut ou en n'importe quelle religion, ça c'est complètement euh, erroné et incorrect. C'est pour dire que donc Saïd Qutu, il a complètement passé à côté de la vérité ce, à ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Après, le chef, il mentionne un autre, un autre euh, point, il dit il mentionne le fait que Certains parmi les Ikhwan eux-mêmes ont témoigné du fait que Seyd Qutb était euh, quelqu'un qui appelait au Takfir et des choses de ce genre. Donc il a mentionné les paroles de Youssef al qaradawi qui lui-même un, ou qui a été un membre des Ikhwan musulmans, et il dit dans son livre Aulawiyat al-Harakat al-Islamia, à la page 110, il dit Donc, il dit que les livres de moeten doen om het te kunnen doen om het te kunnen doen om het te kunnen doen om het te kunnen takfir Et qu'il déclare, euh, un djihad, euh, contre tout, tout, le monde. Donc, ça, c'est une citation de, d'un parmi les irwanes à ce sujet-là. Euh, un autre ikhwan qui a dit ça aussi, c'est Farid Abdul Khaliq, qui était un des dirigeants des de irwanes, dans son livre, Al l'irwan al-Muslimoun, Al l'irwan euh, al al-Muslimin fini zan al-Haq, à la page 115. ان زي اما نشاه فكره التكفير بدات بين بعض شباب الاخوان في في سجن القناطر في اواخر الخمسينيات وبداية الستينات وأنهم تأثروا وانهم تاثروا بفكر سيد قطب و وبكتاباته واخذوا منها ان المجتمع في جاهليه وانه قد كفر حكامه حكامه الذين Tanakkaru li hakimiyatilahi bi adami al-hukmi bi maanzalalallah om hakkoumihim iza radon bi dalik. Donc, il dit, uh, Abdu Abdu Farid Abdul Khalif, qui était un aussi des ikhwan, dans son livre, que l'idée de takfir a commencé parmi certains des jeunes ikhwan qui étaient dans, la, dans les prisons, euh, dans les années 50 et au début des années 60. Euh, ils se sont fait influencer par les idées de Seyyid Kotoub. Dans, et, dans, et par ces livres, et ils ont pris de ces livres-là que la société est une société de coffre jahiliya et que les dirigeants ont rejeté la foi, parce qu'ils ont renié le, le, le jugement d'Allah, euh, en ne jugeant pas selon ce qu'Allah a fait révéler, et il a également jugé que le peuple également était mécréant, s'ils si sont satisfaits de ça. Et le chef il mentionne aussi une autre parole d'un autre parmi les Ikhwan qui s'appelle Ali, al, euh, Ali Achmawi, Ali Achmawi dans son livre Al-Tariq Al-Siri de l'Ikhwan al-Muslimine, parce que euh, les Ikhwan muslimine, ils avaient un groupe qui était officiel, apparent, puis ils avaient une autre fraction de, du groupe des Ikhwan, mais qui était secrète, ok Puis dans ce groupe secret-là, euh, c'est dans ce groupe secret-là que... que, que c'est C'est de ce groupe-là que faisait partie Sayyid Qutum, quand il est sorti de prison. Il faisait partie de cette branche secrète des Ikhwan. Donc, il dit, « وجاءني احد الاخوان, وقال لي, « انه سوف يرفض اكل ذبيحه المسلمين الموجوده حاليا. » فذهبت الى Sayyid, و سالته عن ذلك, فقال, « دعهم ياكلونها». Her, die die en die zijn de die hun kinderen kennen. dit dans son livre dat een van de erfuizen, en dat is ook een van de erfuizen, en dat is ook een ander ander ander ander ander ander ander ander ander et d'autres actions différentes que le groupe des héros officiels. Eux, ils faisaient des, des trucs comme des assassinats, euh, des, des complots, des, des coups d'État. Ils préparaient des coups d'État, des attaques, des, des, des, des actes de terrorisme et des trucs de ce genre. Donc, c'est pour ça qu'ils ils faisaient leurs affaires en secret. Tandis qu'en apparence, euh, le groupe officiel des héros, eux, montraient qu'ils étaient justes des gens qui euh, font des manifestations, puis qui parlent de politique, qui appellent les gens soi-disant à l'islam ou des choses de ce genre. Donc les Ikhwan ont toujours eu comme ça plusieurs, plusieurs visages, plusieurs dimensions comme c'est le cas aujourd'hui. Parmi les Ikhwan, vous allez voir ceux qui sont à l'extrême du modernisme. Hein, et de la liberté soi-disant de pratiquer ce que tu veux, faire ce que tu veux. Hein. Vous allez voir, ils invitent des, euh, des conférenciers qui vont faire des conférences, vestons, cravate euh, bien rasés, etc., et euh, qui montrent qu'ils se mélangent avec les femmes, tu vas voir des, même ils vont inviter une femme pour faire une conférence devant les hommes, elle parle comme si rien n'était. Vous avez, ils vont montrer qu'ils sont complètement ouverts et complètement. Puis, vous avez l'autre extrême, l'Ikhwan, c'est ceux qui ont la barbe, puis qui portent les turbans, les kamis, tout ça, comme les Qaida, euh, puis les Bin Laden, puis les autres. Donc, vous avez les, tous les extrêmes de, euh, qui sont présents à l'intérieur de ce mouvement-là. Vous avez toutes les euh, différentes fractions, mais c'est tous ces groupes-là sont tous en train de travailler ensemble. En même temps, même si en apparence ils sont différents, comme là vous allez les voir ils se montrent comme si vous disiez nous on est modérés, ceux qui sont euh, modernistes, les modernistes ils se montrent aux médias, puis à la télé, puis dans la société pour dire nous on est les modérés, puis par opposition à ceux qui nous considèrent comme étant être des intégristes ou des, des, euh, des gens qui sont radicaux, alors qu'en réalité ils sont ensemble, hein, et ils travaillent pour la même chose. Donc c'est comme le… c'est ça qu'ils ont comme double langage puis comme euh, comme double langage puis comme euh, une forme en fait euh, d'hypocrisie en réalité double face oui deux, deux visages et même envers les musulmans ils ont cette attitude là aussi euh, donc tout qu ce qu'il a dit l'ashmaroui ça c'est quand vous lisez cette citation là c'est vraiment grave il dit qu'un parmi les héros est venu me voir ça veut dire Ali Al Ashmaroui qui dit ça et euh, ça c'est dans son livre, l'histoire secrète des l'Ikhwan musulmans. il dit un des Ikhwan est venu me voir et il m'a dit qu'il allait refuser de manger euh, la viande qui a été gorgée par autre que les Ikhwan, c'est-à-dire qu'il va manger seulement la viande qui a été gor gorgée par les Ikhwan. Ceux qui ne sont, sont pas Ikhwan, il ne va pas manger leur viande. Ça veut dire donc euh, il est allé voir Ali Rachman, est allé voir cet auto pour lui demander à ce sujet-là. Est-ce que c'est toi qui te dis qu'on ne doit pas manger la viande des musulmans qui sont euh, musulmans actuellement Et il a dit laissez-les la manger. Ça veut dire laissez-les la manger et qu'il la considère comme étant des viandes des gens du livre parce que le minimum qu'on peut dire des musulmans aujourd'hui c'est qu'ils sont des gens du livre, ou des gens, des gens qui ont un livre, donc ils comparent les musulmans à des gens du livre, ça c'est la parole de… c'est-à-dire que ce sont des kuffars, oui, parce que les gens du livre c'est des kuffars, donc ça c'est une autre de ces paroles, après il dit… فقلت لسيد دعنا نقوم ونصلي وكانت المفاجأة أن علمت لأول مرة أنه لا يصلي الجمعة وقال إنه يرى أن أن فلات الجمعة تسقط إذا سقطت إذا سقطت الخلافة وأنه لا جمعة إلا بخلافه. donc ça c'est l'idée encore une fois dans le livre de Ani Ashmar Euh, il, il dit qu'une fois, il, a, il avait rencontré, cette euh, Seyf il est allé le visiter, puis c'était le jour de vendredi, le stalat du mois. Donc, il lui a dit, viens, on, on, on se lève et on va prier. Et il dit qu'il a été surpris, étonné, parce que c'est pour la première fois qu'il a, qu'il a su qu'il ne priait, il ne, il ne, priait pas la prière de mois. Et quand il lui a demandé pourquoi, il a dit, Il, croit que, il croyait que la prière, il dit, la prière de Jumu'ah n'est plus obligatoire parce que le, le khilafah, la, la khilafah est tombée. Et donc, là il n'y a pas de khilafah, il n'y a pas de Jumu'ah obligatoire. Donc ça, c'est un des exemples de comment ce gars-là était dans les garments. À ce sujet-là. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui considèrent que, euh, depuis que l'Empire ottoman est tombé, pour eux ils considèrent qu'il n'y a plus de Khilafa, donc il n'y a plus aucun pays qui est musulman aujourd'hui, et ça c'est de leur ignorance en fait. Parce que même avant, même quand il y avait l'empire ottoman soi-disant, euh, l'empire ottoman ne régnait pas sur tous les pays musulmans, il y avait beaucoup de pays musulmans qui n'étaient pas euh, sous la tutelle, bien sous le, la dirigeance de, de, euh, de, la, de la Turquie ou bien de l'Empire Ottoman à cette époque-là. mais ils étaient quand même considérés comme étant des pays musulmans. Ils avaient leurs dirigeants, puis leurs dirigeants les dirigeaient, et c'était des musulmans aussi. Donc c'est pas parce que c'est, qu'un pays faisait pas partie de l'Empire Ottoman, puis qu'il n'était pas sous le, le Khalifa de, de que ce était, que c'était pas considéré comme un pays musulman. ok Et, euh, non seulement ça, mais c'est que, actuellement, même s'il n'y a plus l'Empire Ottoman, mais il y a quand même Euh, des pays qui se dirigent actuellement par la charia comme l'Arabie Saoudite, actuellement, qui dirige euh, selon la charia et non seulement selon la charia mais qui, a, qui est sur la des Salafs, et qui propage cette Akida, actuellement dans le monde musulman. Donc, quand même, on ne peut pas dire que est ce que cette Côte d'Ivoire dit. Et il y a une là-dessus à ce sujet-là, que, euh, comme Ibn Taymiyyah a expliqué, que à l'origine, c'est qu'il y a un dirigeant pour tous les, euh, les pays musulmans, puisque chacun des Amirs de différentes régions obéit à, à, à ce dirigeant-là, c'est-à-dire au Khalifa. Mais comme le Cheikh de l'Islam m'a expliqué, il dit, mais ça fait très longtemps, depuis des siècles que ça n'est pas appliqué cette chose-là de cette façon-là. Donc il dit, dans ce cas-là, Musulman, chaque dirigeant musulman qui est dirigeant dans, dans sa partie du monde musulman il est considéré comme amir al et comme le chef euh, comme le chef d'état dans son pays et il doit être obéi et appliquer les règles de l'islam euh, dans le pays où il est au pouvoir OK puis ça ça a été mentionné par plusieurs parmi les ulama de l'islam on a peut-être, wa oh, salam wa tawfiq wa barakatuh. Et on a d'autres euh, citations qu'on va mentionner, Inchallah, dans d'autres occasions, parce que là, c'est pas ça, mais ce n'est pas le temps de, de rentrer dans les détails de cette question-là. Mais on va mentionner, Inchallah, ces questions-là dans les cours euh, futurs, Inchallah, avec les preuves et les citations des savants à ce sujet-là. Inchallah, donc maintenant, on a on a lu les points les plus importants parmi les erreurs de. Saïd Koto au sujet de, de la Akuda. Maintenant, on va regarder un petit peu sa vie. C'est quoi, on va mettre plus de lumière sur sa vie. Puis moi, euh, j'ai lu ce, ce petit résumé-là de, de la vie de Saïd Koto bien. Et euh, je croyais que je savais quand même en général pas mal de choses sur Saïd Koto. Toutefois, j'ai réalisé que le comme si le qu'est-ce qu que je savais c'était vraiment peu mais encore maintenant c'est encore peu mais je veux dire j'imaginais pas que c'était un homme aussi loin dans les que que, que que ce que j'ai lu euh, dans ce, cette petite biographie là cest à que je savais qu'il avait des erreurs dans la prédiction mais je savais pas que toute sa vie il a été dans en grande partie dans les garments. donc euh, le chef, Il s'appelle Ali ibn Yahya. Il dit, ça c'est un petit résumé que j'ai trouvé dans Maktabat, euh, du, la maktaba du site Sahab. Ok Le site Sahab, euh, euh salafie et dans ce site-là, dans la section des, des livres, vous allez trouver euh, cette, cette biographie-là de cette coutume. Ça s'appelle Safahat Muhima. من حياه سيد قطب ديجاج مهمه دي سيد قطب لذلك اون لقد بذل الكتبيون جهدا عظيما في ابراز سيد قطب باعتباره اماما مجددا للاسلام في هذا العصر وغرسوا في اذهان الوف الشباب المسلم من بل ملايينهم ان كتب سيد, سيد, كتب سيد وفكر وفكره هي التي تمثل الإسلام الحق واعتبروه أفضل من خسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وجعلوا من قضية إعدامه اسطوره رفعوه بها إلى درجة لم يبلغها أحد حتى سموه شهيد الإسلام إذا أطلق هذا اللقب فلا يكاد ينصرف الذهن إلى غيره وجعلوا منه شخصية لا يجوز أن تنتقد ولو بالحق المبين. ومن بين غلطه او انحرافه رماه القطبيون من قوس عن قوس واحده فاشاعوا عنه التهم الباطله أو والبسوه ثوب العماله والخيانه وحرب من الاسلام وكره دعاته ومحاوله تفتيت الصحوه الاسلاميه من الداخل الى غير ذلك il dit que les Qutbiyyûn ont dépensé beaucoup d'efforts pour faire paraître Sayyid Qutb et pour le considérer comme étant un imam réformateur de l'islam dans notre époque moderne. Et ils ont réussi à faire euh, rentrer dans l'esprit de beaucoup parmi les jeunes, même des milliers et des millions de jeunes, que, euh, que les livres de Sayyid Qutb sont ceux qui représentent l'islam le vrai, et ils ont considéré que c'est lui qui est le meilleur à avoir expliqué la, la signification de la ilaha illallah on a vu tout à l'heure que c'est complètement faux. Et ils ont fait de la question de son exécution une, euh, comme un, une, un genre de, de mythe qu'ils ont euh, élevé, hein, ils l'ont élevé par cette histoire-là, l'histoire histoire, histoire de son exécution par Abdel Nasser, euh, ils ont fait de ça comme un, un mythe et ils l'ont appelé à cause de ça, comme on a vu tout à l'heure, le martyr de l'islam, le de l'islam. Et lorsqu'on utilise cette appellation-là, Le chef, il dit que euh, c'est difficile de penser à autre que à lui, parce que la plupart du temps, quand on entend ce terme-là, chef de l'Islam, tout de suite, les gens pensent à saint Proton, tu vois, c'est rendu à ce point-là. Donc, euh, il dit, euh, ils ont fait de lui une personnalité qui n'est pas permis de critiquer, même avec la, la vérité claire et apparente. Et celui qui montre ses erreurs et ses déviations, les, les gens qui, qui le suivent, ses partisans, euh, l'attaquent ou bien lui lancent tous une flèche hein, et ils il l'accusent de toutes formes, de toutes sortes d'accusations dans ses intentions et ils le font paraître comme étant un, un agent des, pour les Américains ou pour les Juifs. Ou bien qu'il est un ou qu'il est en train de combattre l'islam et qu'il déteste ceux qui appellent à l'islam, ou des trucs de ce genre. Ou qu'il veut détruire l'islam par l'intérieur. Euh, إنما كان رجلا أديبا ومرة إنما أخطأ أخطاء صغيرة مغمورة في بحار حسناته وتبحيته في سبيل الإسلام ومرة يدافع عنه بأنه صاحب بيان وبلاغة وأسلوب راق وأخاذ مؤثر إلى غير ذلك من المعاذير التي ما أنزل الله بها من السلطان بل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل الصلف الصالح تقتضي أن تحارب مثل أفكار سيد قطب التي خالف فيها الحق لكونها انحرافات تمس أصول الإسلام وتنسف معتقد السلف وتشوه معالم تنسف معتقد السلف الصالح dus hij zegt dat je je verbaast als je de argumenten van de mensen die willen verdedigen, zegt hij dat je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je verbaast als je de als Des fois, ils vont dire que c'était, euh, il a fait quelques petites erreurs qui sont euh, enterrées, ou bien qui sont euh, noyées, noyées dans une dans une océan de bonnes de, de bonnes actions. Et à l'État d'air, tu peux pas euh, mentionner ces, ces erreurs parce qu'il y a tellement de chassanes que elles sont noyées ou elles sont euh, négligeables par rapport à, à, à ces bonnes actions. Par rapport à, allez, en, en dire, ces erreurs sont négligeables par rapport à ces bonnes actions et il, il s'est sacrifié pour l'islam, etc. Et qu'il était une personne qui avait un, un style éloquent dans sa façon d'écrire, etc., etc. Et tout ça, ce sont des excuses qui n'ont aucun poids de, dans, euh, dans, en ce qui concerne la vérité qui vient d'Allah, et quand tu, le, quand tu mets ces excuses-là dans la balance du Qur'an et de la sunnah et de, et de la voix des Salaf, tu vois que y a rien, ça ne tient pas. Parce que, les, parce que les erreurs que cette côteau a fait, c'est obligatoire de les combattre parce que c'est des erreurs qui sont contraires à la vérité. Pourquoi Parce que c'est c'est des erreurs qui touchent au fondement de l'islam et qui touchent également ou qui affectent la, la croyance des salaf salih. Hein Elles sont en opposition avec la croyance des salaf salih, et elles nuisent elles salissent l'image de de, de, des enseignements de l'islam et de l'histoire de l'islam, et donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas d'excuse de défendre Sayyid Qutub et de clarifier ses erreurs. « ثم Sayyid Qutub, wa taksur dat ad-dallina bi alayhi mithlu het wa il a beaucoup de gens qui le suivent et qui le lisent et donc ça fait partie de la nasiha pour la het euh et même c'est un bien pour ces Kutub lui-même qu'on avertisse sur le sujet de ces affaires pour pas que euh, les gens soient trompés plus longtemps par ces idées et que le nombre des personnes qui sont égarées à cause de ça, son égarement, euh, ça, ça, ça, ça se prolonge. Hein. Parce que, il y a, dans le sens que toute personne qui est égarée à cause de lui, et à cause de ce qu'il a écrit, eh bien c'est surtout qui, qui, qui accumule des péchés à cause de ça. Et donc quand on avertit les gens contre ces erreurs, et qu'on clarifie ces erreurs, eh bien ça diminue le poids des péchés qui pèsent sur lui, ou le poids de l'égarement qui pèse sur lui et oui, en même temps, c'est un bien pour pour cette lui-même qu'on montre aux gens les erreurs qu'il a faites pour pas qu'ils tombent dedans eux aussi. Il y a parmi les ulama qui ont répondu et qui ont montré les erreurs de Sayyid personne parmi les ulama même durant la vie de Sayyid personne comme par exemple durant sa vie il y avait le cheikh Mahmoud Shaker Mahmoud Shaker il a la vie de cette quatoub il a réfuté cette quatoub et aussi al mouhadis Abdullah al Abdullah Rahimahumallah et le شيخ Rabi' le chef Rabi' le a dit Il dit que Cheikh Rabia aussi, il a fait quelque chose incomparable à ce sujet-là également, parce qu'il a euh, traité ce sujet-là avec beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt, il a réfuté beaucoup des erreurs de cette cotonne. Et il dit que, يعني, il a... Il dit que le cheikh a reçu plein d'accusations, puis il s'est fait, euh, on lui a fait beaucoup de mal, et beaucoup d'accusations, et beaucoup de complots contre lui, hein, et on l'a accusé de toutes sortes de fausses accusations, et on a fait fuir les gens de lui, à cause du fait qu'il a réfuté cette coteau, hein, mais le cheikh il dit que, ولكن تلك الجهود قبلت بسلطان التعصب الذميم فغيب فغيب القتبي فغيب القتبيون هذه الكتب ورادوا في الطريق اليها أشواكا وعوائق من التهم والتحذير فلم تصل الا الى طائفه قليله منهم وقليل من ذلك القليل قرأها, قرأها بتجرد وإنصاف فلم يملك إلا أن يقر بأن, بأن كتب سيد قطب لا تمثل الإسلام الصافي النقي الذي بلغه السلف الصالح إنه إله وإنما هو خاليط من أهل الأهواء والبدع وان من الواجب الحذر منها وتحذير الأمة منها لأن الدين النصيحة لذكر لقطبيون لهذه سيد قطب ils ont fait tout leur possible pour cacher les livres de Sheikh Rabir, et ils ont mis dans le chemin euh, pour arriver à ces livres-là, plein d'obstacles <rire> et de difficultés, et des accusations, puis d'avertissements, pour que personne puisse le, les lire, et il y a seulement donc un petit nombre de personnes qui ont réussi à lire ces livres-là. Et parmi cette petite quantité-là, il y en a… Peu, très peu qui ont lu ces livres-là avec, euh, avec justice, puis avec euh, ouverture, hein, puis qui ont lu les livres pour, pour réellement voir et comprendre que euh, les, les idées de, ou les livres que Saïd Proto va écrit ne représentent pas l'islam pur qui, ont, qui a été transmis par les salaf fali, et que c'est, ce sont des livres qui mélangent les croyances déviées et les innovations, les, les innovations les Bidas, et que c'est obligatoire d'avertir contre ces livres-là, etc. Donc, ensuite qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu a voulu donc, faire un petit résumé de sa vie, et donc c'est ça ce qu'on va lire maintenant, Inch'Allah, euh, et il, a tiré, il dit qu'il a tiré ce livre-là d'un livre qui s'appelle « "Said Qutob min al-minadi il al-istishhad » qui est écrit par Salah Abdel Fattah al-Khalidi, puis c'est un des gens qui a été spécialiste de Saïd Qutb et de ses idées. Et il a écrit ce livre-là et c'était sa thèse de, de maîtrise. Et il l'a présenté à l'université de Mohammed euh, bin Saoud en Arabie saoudite. Il a écrit ça et aussi il a, il a écrit son, sa thèse de doctorat sur Zilal Qur'an Donc euh, c'est un spécialiste sur Saïd Khoto, donc connaît bien la vie de Saïd puis Donc, à cause de ça, il s'est référé à ce livre-là, parce que c'est une bonne référence à ce sujet-là, puis aussi il dit qu'il s'est référé également à d'autres livres euh, sur certains sujets également. Donc, il dit «.» Il va mentionner un petit peu de, de sa vie.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 Il récitait Surat al-Fatiha après le souper, chaque soir après le souper, et il donnait la récompense de ça à l'âme de son père et l'âme de sa mère, euh, dans la présence de ses enfants. Alors, il faisait ça euh, chaque, chaque jour. Après, il dit Ou mina al-Adadat al alayha.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 بلده الشيخ عبد الفتاح لأنه أحد أوليائها وله فيها مقام بارز وهذا يحكي الخبر دون إنكار موجود لا سيد قطب ولا من الخالد يقول لا يوجد أوليائها يسمى الشيخ عبد الفتاح لأنه في هذا الولايات كان هناك حيث ou un, un, disons qu'il y avait une construction qui avait été établie sur la tombe de celui-là parce qu'il considérait comme étant un Wali, et donc on sait tous que ça, ça fait partie des, des habitudes des sofias et des gens qui, euh, qui construisent des des dômes, des sanctuaires, des mausolées hein, sur les tombes. et Donc euh, il dit que ça, ça a été mentionné par zeer is al eerder al eerder al وطالب أهل القرية سحب أولادهم من المدرسة وتحويلهم إليه في كتابه فوافق بعض أولياء الأمور ومنهم والد سيد ودرس سيد اليوم الأول فلم يعجبه الكتاب ورجع إلى المدرسة وصار يحفظ كل في كل سنة عشرة أجزاء في, منزل في منزله حتى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 Euh, il disait que l'école euh, que l'État euh, euh, faisait la guerre au Coran parce qu'ils ont envoyé le prof du Coran, puis euh, ils ont ramené des profs pour enseigner les enfants. Puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que euh, Saïd Putob lui n'a pas aimé ces professeurs là, donc il est retourné à l'école euh, où il était avant, puis il a mémorisé euh, par lui même le Coran ou chez lui 10 juges par année. Donc en trois ans il a mémorisé le Coran et euh, ça c'était pour prouver que les écoles ne combattaient pas le Coran. Puis c'était dans ce sens là qu'il a fait. Puis le commentaire c'est que euh, c'est que c'est dommage qu'il n'a pas continué à étudier le Coran par la suite. Si, euh, puis en Goulandais il a, il a mémorisé le Coran mais il n'a pas continué sa sa sa recherche de la science pour comprendre le Coran. هذه ثقافة صوفية خرافية منذ الصباح كان سيد مولعا بالقراءة واقتناء الكتب منذ الصباح فجمع خمسة, خمسة وعشرين كتابا كان مولعا بها إلى درجة العشق ومن هذه الكتب عبد القادر البردة وصيرة إبراهيم الدسوقي deze keer al badawi hij lag rijdend in de auto, hij heeft een boekje uitgepakt en het geopend. il en hij ziet een aantal woorden en hij ziet een aantal en hij ziet een aantal woorden en hij ziet een aantal woorden en il était een aantal woorden en hij ziet een aantal woorden en C'est Al-Burda, al Burda, on connaît tous cette Qasida, c'est un livre avec un poème pour glorifier le Prophète sallallahu alayhi Excepté que dans ce poème-là, il y a des glorifications du Prophète sallallahu qui atteignent le niveau de... de... de shirk, y'a... comme par exemple, il décrit le Prophète sallallahu comme ayant la science de al wa Al-Qalami. Il dit que parmi tes merveilles on compte l'atonia euh, et al et parmi tes connaissances il y a la connaissance de la plume et euh, la connaissance des tables et de la plume al al mahfouz et al-qalam et ça c'est al ghayb, et on sait tous que le prophète sura ne connaît pas le ghayb, et non seulement ça il y a une des athées des qui prétend que Le monde a été créé pour le prophète Muhammad alayhi wa sallam. C'est ça ce que les Sufiens racontent dans leur livre, que Allah a, a créé le prophète sallam, à partir de sa lumière, puis il a créé le monde pour le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Et que c'était lui la première, euh, création. Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça fait partie des superstitions, des mensonges que les Sufiens ont inventés. il Y a aucune preuve pour ça. Il y a quelqu'un qui. Euh, dernièrement, je parlais avec un Soufi. Non, ça c'est un hadith maudou, il n'est même pas. Euh, il n'y a rien, il n'y a pas de d'esnade. Non, non c'est pas vrai ce hadith. Ça, c'est des, des choses que les soufis ont inventées. Et il euh, y a un Soufi dernièrement qui m'a dit ça. Il m'a dit cette histoire-là. Je lui ai dit, amène-moi la preuve. Hein Allah, il m'a dit, Et là, quand il, il peut pas mettre prêtre qu'il n'y en a pas. Exactement. C'est comme ça, les soufis, hein. La religion, c'est basé sur des rêves et sur des, euh, des histoires qu'il raconte, qu raconte comme ça. Après, il dit, un autre livre qu'il avait, c'est Sirat Ibrahim ad Ibrahim al c'est un autre soufi. Et, euh, al-Badawi, la même chose. Al-Badawi, c'est un autre soufi. C'est, c'est, c'est toutes des soufis qui ont une qui, à qui on attribue, on a attribué une tariqa aujourd'hui. Qui, qui sont en Égypte et que à chaque année des millions de musulmans vont faire le Hajj à leur tombe. Hein, ils vont égorger des des animaux pour eux et demander des faveurs d'eux. C'est le chaque année 3 millions de musulmans vont faire des pèlerins autour de sa tombe. C'est juste pour vous donner l'exemple. Après Abu al qadir al-Jinnāli, c'est à lui qu'on attribue la tariqa al de manière que lui-même était innocent de de la طريقه me eu il non attribué à al-khayrāt. Balā'il al-khayrāt, on est l'if de des soufiyya, al la Oui c'est ça. C'est avec des c'est des de Non, c'est ça.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 dit het eerste boek dat hij heeft gelezen. Het is een boek dat hij heeft gelezen. Het Het is een boek dat hij Saïd Qutub avait deux livres dans la bibliothèque de son père qui était dans sa maison, puis c'est des livres de magie et de sorcellerie, et euh, c'était, il mentionne le titre des deux livres, et après il dit que c'est utilisé euh, pour faire des, des trucs euh, de sorcellerie ou de magie. Et Saïd Qutub il dit, صغره وصار يمارسها في قريته فكان المشعوذ المفضل فيها لعموم النساء والفتيات والشبان لصغر سنه ولكونه يقوم بتلك الأعمال بلا اجره وقد سجل ذلك عن نفسه هو في كتابه طفل من القرية يقول أنه إلى قصة التي تتبتل في هذه الفرصة et il le pratiquait dans son village, et il était le, euh, celui qui était le préféré parmi ces gens qui faisaient ces sorcelleries là euh, pour la majorité des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons, parce qu'il était jeune, et il faisait ça gratuitement. Alors euh, il a mentionné ça lui-même à, à son sujet, cette a dans son livre « Tesslun min qariya », c'est-à-dire un enfant du village. Euh,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 Il a commencé donc une étape de doute, euh, de perte de conviction et d'abandon de, de la religion. Et il a été plutôt membre d'un groupe qui, ou d'un parti qui s'appelle Al-Wafd, et il a été membre très longtemps dans ce parti-là, et cette situation-là et cet euh, euh, égarement-là de la part de sainte euh de doute et tout ça, ça a duré jusqu'à ce qu'il arrive vers le, la quarantaine, quand il est arrivé vers la quarantaine. Il a changé, de, il est revenu un peu, disons, à, à la pratique religieuse, mais pendant ce temps-là, il était, disons, un peu perdu. خلال هذه المدة الطويلة انشغل بالأدب والنقد وكان نقده يمتاز بالقوة والهجوم والهمز واللمز والسخرية المقدرة والهجة ذكر. Pendant toutes ces années-là, il s'est occupé à faire de, à écrire, puis à faire de la critique, hein, euh, et ces critiques avaient de particulier que elles étaient fortes, hein, elles étaient, euh, elles attaquaient les opposants, puis il, il, il utilisait aussi de la moquerie, puis euh, euh, le sarcasme, toutes sortes de trucs de ce genre pour euh, se moquer de ses adversaires. وسلك بعد ذلك طريقا جديدا درس فيه القرآن من ناحية بيانية أدبية ثم أخذ يكتب المقالات التي ينتقد فيها أوضاع المجتمع ثم شارك في الثورة ضد الأسرة المالكية في مصر حتى تم القضاء على ملكها ثم التحق بالإخوان المسلمين ثم اختطى, اختطى لنفسه منهجا جديدا لكنه dit que par euh, il, il a pris une autre voie et puis il a commencé à étudier le Coran, point de vue, euh, et il a commencé à écrire des textes hein, dans lesquels il critiquait les l'état de la société, et euh, il a participé à la révolution contre la famille dirigeante, je pense qu'à l'époque c'était la famille de Farouk, si je ne me trompe pas, en, en Égypte, puis ils ont réussi leur révolution, puis il a rejoint les rangs des frères musulmans, puis par la suite, euh, il, il s'est fait membre des de Irkouan, Puis, il a, a, il a, été actif à l'intérieur de ce mouvement-là. Puis, par la suite, il est rentré dans les groupes secrets des Erhouan. Puis, par la suite, on a découvert les complots qu'il, qu euh, qu avait manigancés. Puis, il a été jugé, puis exécuté à cause de ça. Qu'est-ce qui est le plus étonnant, dans, dans, ce que j'ai appris dans ce, cette petite biographie-là, c'est qu'il a été exécuté par Abdjamal Abdel Nasser. D'accord? Sauf que le plus étonnant, c'est que Ab Abdel Nasser, Un noir, Sadat, puis euh, tous les autres étaient tous dans le groupe des Irwanes musulmans. Et ces coteaux et ces gens-là ils étaient tous des amis qui travaillaient ensemble avant la révolution, hein, contre le roi. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ont, qui ont travaillé ensemble pour faire leur révolution contre le roi. C'est toute la position de l'islam en ce qui concerne. Al-Khourouj euh, al-Hakim, que ça, le contraire au des dit, subhanallah, par la suite, c'est ses propres alliés qui sont retournés contre lui, puisqu'ils l'ont fait exécuter. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, euh, ils ont commencé à comploter Jamal Abdel Nasser, et donc, à cause de ça, Jamal Abdel Nasser les a fait exécuter par la suite. Euh, de, de toute cette euh, description-là de, de son histoire, euh, il fait comme un compte rendu de tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Il dit mais il est a les les وانما غايه امره اقتلاعات ذاتيه لله اعلم ذات الله اعلم بحقيقه مصادره فيها بل كان فيها كتب السحر والشعوذات والتصوف والطبريه والخرافه والذي يظهر بما ذلك ايضا انه كان يقرا للشيعة والخوارج والمعتزلة واضر وانه كان بعيدا راية البعد عن كتب أهل السنة والأثر لا يلتفت إليها ولا يرفع بها رأسا ولهذا جاءت تقريراته في غاية البطلان والانحراف عن حقيقة الإسلام سواء في أصول الدين أو فروعه وعلى هذا فمن الغش الكبير للمسلمين أن يجعل منه إماما يقتدون بهديه ويستنون بسنته إن لم إن من لم يجعل المتقين على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه وأئمة التابعين لهم بإحسان ولم يجعلهم أئمة له لا يصلح أبدا أن يكون إماما للمتقين من بعده لأن الدين مبني على الاتباع وليس على الاختراء وبهذا يحفظ الدين خالصا نقيا من كل شائبة والله أعلم إن ذكر ياريضا للهتوار dans la vie de cette قطوب ni de près ni de loin Euh, qui peut nous indiquer que Saïd Qutb avait étudié les sciences de l'islam, comme le Tawshiz ou le Hadith ou le tafsir, ou le Fiqh ou le Saul ou, ou, ou d'autres parmi les sciences chez aucun, euh, chez quelques-uns ou un parmi les ulama qui étaient reconnus à l'époque, c'est-à-dire il n'a jamais étudié l'islam avec les ulama, le plus qu'on peut dire c'est qu'il a étudié des euh, études personnelles, recherches personnelles. Allahu euh, c'est mieux la, au sujet de la réalité de ses références et d'où de, de, est-ce qu'il a pris ces informations. Mais on sait qu'il a pris des livres de magie, il a pris des livres de tasawuf, il a pris des Quburiya, des gens qui adorent les tombes, et des superstitions etc. Puis d'après aussi il y a d'autres… Euh... tu peux allumer ici Oui c'est ça. Et il dit qu'on peut on peut voir d'après ce qu'il a écrit dans d'autres livres, qu'il prenait des chiens des Khawarij, des Mu'tazila et d'autres groupes de, de ces sectes-là également. Et qu'il était très loin de la voie dal sunnah et il ne, il ne prenait aucune fierté à s'attacher ou à s'attribuer d'être parmi les gens d'Ahl-Sunnah. Euh, Ensuite il dit que... Les, les, les choses qu'il a affirmées dans ses livres, on voit que c'est complètement dévié et déformé et aller c'est loin de la réalité de l'Islam, que ce soit dans les fondements ou dans les principes qui sont découlés de ces fondements-là de l'Islam. Et il nous dit que c'est une grande forme de trahison et de tromperie de décrire celui-là comme étant un imam des musulmans qu'on peut prendre comme un exemple, parce que on voit qu'il n'a jamais pris lui-même le prophète sallallahu wa sallam ni les sahaba il est en comme étant des guides dans sa religion. Donc comment on peut prendre quelqu'un comme ça comme étant un guide alors qu'on sait que la religion est basée sur le fait de suivre ceux qui nous ont précédés et non pas sur le fait d'inventer des nouvelles choses dans la religion. Donc ça c'est un petit résumé de qu'est-ce qu'il a dit. Puis euh, en la suite, juste pour donner un petit résumé, Euh, il y a une partie de sa vie aussi qui, où il est parti en, en Amérique, puis quand on voit toute sa vie en fait, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il il a toujours été un activiste, un homme qui euh, écrit des textes pour critiquer le gouvernement, puis pour euh, parler contre le gouvernement, il, a, il écrivait des articles dans des journaux, euh, dans des euh, trucs, donc c'était comme un, comment on dit, un journaliste, un écrivain qui critiquait un petit peu comme les, comme les, euh, gens d'aujourd'hui qui, qui critiquent les gouvernements dans les journaux, dans les magazines, etc. Un petit peu comme un révolutionnaire. Et puis c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Et il a, il a été avec Abdoubbat al-Ahrar, ce qu'on appelle Abdoubat al-Ahrar, les, euh, les gendarmes, les, les, officiers libres. Ça c'était le groupe, euh, auquel faisait, euh, Le groupe auquel faisait partie euh, Jamal, euh, Jamal Abdel Nasser euh, faisait partie de ce groupe de filles là et c'est eux qui ont euh, organisé la, le coup d'état contre le roi. Et donc euh, Jamal Abdel Nasser était par, faisait partie des Dubbat de al-Ahra et en même temps il était membre du, de la partie ou du groupe secret des Héroïnes. Et euh, il a en fait utilisé les héros pour arriver au pouvoir, puis par la suite, il, il, les a, euh, il les a renversés, il les a euh, interdits même. Puis, comme, comme, qu'est-ce qu'on peut voir par la suite, c'est qu'à chaque fois, quand, euh, une fois que Jamal Abdel Nasser a pris le pouvoir en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu des conflits entre lui puis Sayyid Kutub. Puis Sayyid Kutub, qu'est-ce qu'il a fait Euh, il, a, il a essayé à chaque fois de d'écrire, il faisait des textes et des trucs pour critiquer le gouvernement, parler contre lui, parler contre Abdel etc., donc à chaque fois, euh, il se faisait arrêter, mettre en prison, lui ainsi que les, les autres parmi les Echouad. Et donc, à chaque fois qu'il ressortait, il recommençait à faire de l'agitation puis des, des, des problèmes, alors il se faisait remettre en prison à chaque fois. Puis finalement, quand ils ont découvert qu'il il avait… Partie d'un groupe secret qui avait comploté pour faire des assassinats contre le chef de l'État, etc. Mais là, c'est là qu'il a été déclaré comme étant un. un comme, déclaré comme s'il devait être exécuté à la fin de, de sa vie. C'est comme ça qu'il est, est, qu est mort. Donc, euh, je pense que c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails euh, historiques de tout ce qui est mentionné dans la, dans la biographie, le euh, résumé de la biographie qui est ici. Parce que il y a beaucoup de détails qui sont euh, pas pas vraiment euh, comment je pourrais dire pas vraiment euh, important pour nous. Toutefois, c'est juste ça nous donne quand même une bonne idée de de de de, de tout ce qui a pu euh, arriver, tout ce qui a pu arriver à ces troutons. Et euh, ouais, et il a été exécuté le 29 août le 29 août 1966, c'est à cette date-là qu'il a été exécuté. La, la semaine passée, il y avait dit dans les années 50, mais j'étais pas sûr. Là, bon, si pour être certain, c'était à cette date-là. Donc c'est ça. Ça vient conclure euh, tout ce qui a été dit euh, à propos de cette photo et euh Qu'est-ce qu'on va faire inchallah la semaine prochaine On va expliquer euh, on va parler de d'autres personnages qui sont reliés aussi aux ikhwans al-muslimeen euh, qui ont eu des qui ont eu des impacts dans dans le monde actuel par rapport à leur position dans leur manhaj qui est contraire aussi au manhaj des salaf mais qui Sont toujours d'inspiration euh, des Ikhwan, qui suivent toujours la même méthodologie que les Ikhwan, Donc on va parler des Sourouriens et de Mohamed Dain Abidine Sourou pour bien comprendre c'est qui ce gars-là, puis c'est quoi son rôle. Puis on va parler d'Abdur Rahman Abdul Khalik, puis peut-être un petit peu de Youssef al Qaradawi. Pas besoin de parler de Fathiyakan parce que Fathiyakan. Il est, pas, ben, il est connu pour les Ikhwan, mais ce n'est pas vraiment euh, quelqu'un qui est vraiment connu actuellement dans le monde euh, musulman, c'est le chef des Ikhwan au Liban, Fat'hia Khan. puis on va parler de d'Abu Khatada, Al-Felospiri, le Taksiri, Taksiri qui était en Angleterre, puis on va parler peut-être même aussi un petit peu de Bin Laden et Al-Zawahiri. Ouais, on va parler de ceux-là, puis ça va être tout, euh, pour la semaine prochaine, puis après on va faire une petite comparaison du manhaj des Ikhwan avec le manhaj des Khawarij de l'époque, les premiers groupes de Khawarij qui sont sortis, ou bien, euh, non, des Ibadiyah, avec des Ibadiyah, ce qu'on appelle les Mozabites en Algérie, on va parler de leur manhaj à eux, c'est quoi Pour comparer avec qu'est-ce que font les Ikhwan, pour voir qu'il y a des liens Entre ces deux, entre, entre ces groupes-là, pour voir que, en même temps, même si, euh, même s'ils se prétendent comme s'ils sont euh, pas, être, de pas être des Khawarij, on voit qu'en réalité, c'est exactement le même manhaj que les Khawarij. Et, euh, ensuite, on va lire les Fatahs des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des Irfan al-Muslimin, puis, euh, ça va être là, après, on va conclure avec ça. Puis qu'est-ce qu'on va faire peut-être Parler un petit peu du manâge de Ahl-Suna ou de Jama'a par rapport à l'attitude envers les dirigeants. Puis on va terminer notre cours sur les sur le takfir avec ça, inchallah ta'ala. D'accord Ouyaakou, inchallah wa ta'a été ici, wa bihamdik, ashhadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.